Replez-vous quelque chose de la contradiction des ablutions. 1. quelque chose sur les deux chemins de Slimblood 3. Dormez 4. Manger de la viande de chameau.